Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes, chers internautes, chers auditeurs, chères auditrices du courrier de la Sterne, que vous soyez sur Youtube, que vous soyez en podcast, vous en avez l'habitude. On revient comme chaque semaine sur nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. <musique> Comment vas-tu ma chère Sophie J'étais un petit peu occupé, mais j'ai eu la grande chance <rire> de découvrir cette semaine un jeu de société que je n toujours, auquel j'avais toujours voulu jouer et que j'avais malheureusement pas eu l'occasion de tester. Et ce jeu-là, c'est euh, le fameux Wingspan. Le fameux voilà. Wingspan. Alors moi, j'avais fait des parties en ligne... Hein. Enfin, parce ouais. que le jeu est disponible aussi sur sur toutes les toutes ah, il est consoles et, en et, et sur il est disponible sur ah. euh, sur les plateformes sur les plateformes de téléchargement de jeux ah, vidéo et puis je aussi sur, sur les sur les diverses consoles et je n'ai pas compris grand chose au jeu ah <rire> d'accord je c'est c'était un peu c'était un peu laborieux j'avais perdu ma première partie j'avais pas été très très bon ouais. mais euh... bon après j'en ai fait une donc forcément euh... C'est vrai que la première est joué un, joué petit peu, euh, un petit peu compliquée, mais là on a joué à deux donc. Mm. Et, euh, et en fait on a utilisé il y a des tutoriels sur YouTube si tu si en veux pour savoir comment jouer parce que c'est vrai que c'est un petit peu nébuleux, euh, mm. je te mentirai pas. <rire> mais euh, une fois la première partie passée, la deuxième ça passe beaucoup mieux. Ouais. La vraie question étant, as-tu joué à la version nord-américaine ou as-tu joué à la version européenne? Avec les oiseaux européens euh, parce que bah, Malheureusement, euh, malheureusement c'était euh, la version euh, américaine, parce que ici, euh, par chez nous, euh, c'est la version anglophone plutôt, et donc euh, hmm. pas trop la version européenne ou la francophone. Eh bien, euh, trêve de bavardage concernant euh, ce jeu de société, parce que euh, bah, je vais commencer, tiens, euh, pour, euh, bah, pour une fois. <rire> euh, je vais vous parler euh, de la colombe en bois Archytas de Tarente. Oh Mais qui est oh là là. ce monsieur Archytas de Tarente Eh bien, c'est un philosophe, un mathématicien et un astronome grec. Et il a conçu euh, il y a bien longtemps. J'ai plus les dates, je les ai pas notées. Je suis un idiot. Euh, un système de propulsion à air comprimé qui représentait une colombe en bois. Oh Donc en gros, il y avait un espèce de réceptacle dans lequel il y avait de l'eau et euh, de la vapeur. Et lorsque euh, de l'air comprimé euh, était relâché de cette colombe, eh bien la colombe parcourait, euh, on suppose, environ 200 mètres. Euh, pour 200 pouvoir, mètres euh, pour 200 mètres pour la ah, voler. Même. Alors, c'est un petit peu euh, difficile à décrire pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas réellement retrouver euh, cette, euh, cet oiseau automate euh, on a euh, mention de celui-ci qu'à cause d'un certain ah, euh, alors je sais pas comment ça se prononce c'est Olugel ou Aoulugel euh, qui euh, était un comment dire un homme politique mais aussi un, un auteur un auteur euh, aux alentours de moins 160 euh, moins 150 euh, et il aurait euh, il aurait donc du coup décrit euh, dans ce qu'on appelle les nuits attiques entre le 10e et le 12e chapitre et eh bien cette invention euh, que je vais L'invention dont la tradition attribue au pythagoricien Architias, la construction ne doit pas moins nous étonner, même si elle peut paraître frivole. La plupart des auteurs grecs les plus connus et le philosophe Favorinus, euh, grand amateur d'antiquité, rapportent en effet de la manière la plus formelle qu'une colombe en bois, construite par Architas, selon certains concu... calculs et principes mécaniques, avait volé, c'est vraisemblablement par un système de contrepoids qu'elle tenait en l'air et par la pression de l'air enfermé caché à l'intérieur qu'elle avançait, qu'on me permette sur un fait, ma foi, si peu croyable, de citer euh, Favorinus lui-même, donc c'est Aolougel qui cite justement euh, Favorinus dans ses nuatiques Architias de Tarente, philosophe et mécanicien, fabriqua une colombe en bois qui volait, mais qui, une fois euh, qu'elle s'était posée, ne pouvait plus reprendre son euh, envol. À vrai dire, c'est un peu logique hein, si elle se pose, qu'elle ne reprenne pas son envol, étant donné qu'il n'y euh, a plus tout simplement euh, euh, les, euh, les, effets, euh, les effets physiques qui, qui, qui la concernent. Euh, donc tout ça nous amène aussi à parler de l'oiseau de Sakara. Euh, Peut-être ah, que ouais. tu connais un petit peu plus. Alors On euh... est en, en moins... Pas tant que ça, mais j'avoue qu'il n'y a, a pas d'image peut-être de reconstitution de ce, de ce à quoi ça aurait pu ressembler à l'époque, parce que j'avoue que ça m'intéresse pas mal, cette histoire de Colombes. Il y a une image, mais une image. Euh, cette image est euh, très, comment dire... Controversée euh, bah, Controversée dans le sens où on n'a pas réellement ni retrouvé l'objet, ni de véritable ouais. description de l'objet en lui-même. Donc euh, certains... Euh, Euh, alors je pense que ça doit être des archéologues et associés à des physiciens, ont mmh. eu l'occasion de fabriquer quelque chose qui pouvait ressembler à cette fameuse colombe en bois. En revanche, on parle de l'oiseau de Sakara L'oiseau de Sakara lui, on en a une description et on en a aussi des modèles. Euh, des modèles donc euh, qui datent de moins de euh, 200 avant euh, Jésus-Christ. On est dans la dynastie lagide ou ptolémienne. Mmh mais aujourd'hui on dit l'Agide. Euh, pour euh, faire simple, c'est la dernière euh, dynastie euh, qui va marquer l'Égypte antique, puisqu'elle se conclut en moins 30 avant Jésus-Christ, et moins 30 avant Jésus-Christ, signe entre guillemets la fin euh, de l'Egypte antique et euh, cet oiseau de Saqqara faisait 15 cm de, de, comment dire, de long c'est à dire du bec au bout de la queue 18 euh, 30 cm 30 d'envergure pour un poids de 39 grammes il a été découvert dans la nécropole de Saqqara en 1891 euh, on suppose qu'il était peint comme les statues par exemple à l'époque étaient peintes également en, en Égypte antique et euh, il représentait sans aucun doute un faucon vis-à-vis -vis de, de la forme de, de l'oiseau le faucon qui est un oiseau très important pour les égyptiens euh, donc qui devait représenter sans aucun doute le dieu euh, Horus euh, le, dieu, euh, le dieu des, des, des espaces célestes euh, fils euh, d'Osiris et d'Isis, un petit peu malmené par Seth d'ailleurs et euh, on ne sait pas trop à quoi peut servir cet oiseau on ne sait pas trop si c'est euh, euh, un jouet pour enfants ce qui peut être logique vu la taille de, de l'objet, euh, certains pensent que c'est un boomerang Euh, ou une sorte euh, d'artifice euh, euh, permettant la chasse notamment des canards, puisque les canards étaient énormément chassés euh, en Égypte antique aussi. En tout cas, très très difficile de savoir, euh, de savoir euh, à quoi servait cet objet euh, vraisemblablement. Donc dans l'un, on a la description Mais pas l'objet et dans l'autre on a l'objet mais pas la description à quoi il peut servir. Donc <rire> on, on, on, se neutre, on se neutralise d'une certaine manière sur les sur les deux sur les deux artefacts. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que c'était des artefacts assez intéressants qui montrent aussi que euh, mine de rien déjà à ces époques on commence à réfléchir sur certains points. Euh, Peut-être que les différents euh, la colombe de bois et le, le faucon de Sakara ont été inspirés par le vol des oiseaux. Peut-être que c'est aussi, on va dire, les premières conceptions, les premières compréhensions du système de vol chez les oiseaux. Voilà, il y a plein de choses euh, à retenir euh, d'hypothétiques, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas spécialement de, de, de preuves que, en tout cas, euh, la colombe en bois de, de M. Architias de Tarente ait existé, puisque le gros problème, et tu le sais aussi bien que moi, c'est que, Lorsqu'on fait appel à des chroniqueurs historiques, et bien généralement ces chroniqueurs historiques prennent le pas d'autres chroniqueurs historiques qui racontent déjà une histoire. Donc cette histoire peut être déjà déformée. Donc voilà, il y a tout un tas de tout un tas de, de choses qui peuvent qui peuvent avoir lieu. Mais voilà, des objets assez intéressants que je voulais vous présenter dans cet épisode du Courrier de la Sterne. D'accord, c'est super intéressant. Je me demande d'ailleurs pour euh, pour, ton, pour ton oiseau de Sakara si ça pouvait pas être un, un leurre. Tu sais, euh, euh, c'est pas, pas impossible. Euh... Parce que là, je regarde les, après, moi, les images, mais euh, bon, après, je ne sais pas s'il si, uh, y a des systèmes de fixation dessus, j'en sais rien, mais euh, il... léger comme moi, ça. Moi, Il y a un truc, effectivement. Alors, euh, je sais pas si tu parlais de leurre pour les fauconniers, du coup. Oui, exactement on a la même idée. Non, ouais, dans ouais, ce cas, ça. on a la même idée, euh, parce que euh, quand on entraîne justement les, les faucons, on... alors je je sais pas comment ça fonctionne, tu tu en le sauras beaucoup plus que moi, euh, mais on, on balade un espèce d'objet au sol euh, pour justement essayer de essayer de comment dire de d'entraîner l'oiseau à être à être précis. Enfin euh... euh, moi, en tout cas, j'avais assisté à ça. Peut-être que je raconte des bêtises, hein, ce qui est totalement possible. Euh, toi, tu en, t en, t en diras plus que ça. Bah le, le, le leurre, c'est c'est un moyen d'entraîner les, les faucons à la, à la chasse en fait. C'est un moyen de le, déjà d'une de, de les faire voler un peu et d'améliorer leur musculature. C'est comme un, un cheval de course à faire le faire courir si vous voulez qu'il se muscle un peu. Bah, les faucons, faut les faire voler si vous voulez qu'ils se musclent un petit peu. Et donc pour ça, pour les faire voler, on leur donne un, un leurre sur lequel est posé un bout de viande. Alors, ça peut être un, un poussin, ça peut être ce que vous voulez. Mais en gros, il faut qu'il y ait un motif pour que l'oiseau suive le leurre et pour qu'il ait envie de venir l'attraper. Donc euh, vous allez le faire tourner. Il y a plein de techniques pour faire tourner le leurre autour de vous. Hein. Les fauconniers savent faire ça très bien. Retrouve... Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube euh, là-dessus. Et, euh, et au bout d'un moment, une fois que le fauconnier euh, considère que l'exercice est terminé, que l'oiseau, on voit qu'il en a un peu marre, ou alors que bon, il a bien bossé aujourd'hui, donc ça ira. Et eh ben vous lui laissez, euh, vous le laissez attraper le leurre, euh, et puis euh, vous le, le ramenez au sol gentil. Et on reste en Afrique parce que tu vas nous parler va d'un oiseau génialissime alors euh, oui moi je trouve très sympa cet oiseau on va parler d'un ah bon, petit oiseau ah je bien <rire> qui s'appelle le, le drongo euh, bon il a plusieurs espèces mais en l'occurrence celui-là s'appelle le drongo brillant donc c'est un oiseau qui vit en Afrique hein, qui est assez, assez bien répandu et ce petit oiseau est euh, d'un noir assez brillant pour les mâles, un peu plus terne pour les femelles, donc ça fait à peu près euh, 25 cm de long. Donc on n'est pas sur du gros oiseau, hein, on est sur du sur du petit euh, passerriforme. Et euh, ce, pit ce petit oiseau est assez célèbre pour ses, ses qualités d'imitation. Il est tout à fait capable euh, d'imiter par exemple les cris d'alerte des, des suricates euh, pour.. Euh, diverses raisons, notamment pour leur voler leur nourriture, comme ça il, les... il le fuit en abandonnant ce qu'ils ont attrapé et le petit oiseau vient se nourrir de leur proie derrière. Donc c'est -ce un petit qu oiseau qui. est. y d'autres raisons, notamment, alors il y a pas mal d'animaux euh, d'oiseaux en tout cas qui donnent des cris d'alerte qui sont reconnus par d'autres espèces par exemple, donc ça aurait pu tout à fait être être la, la raison. Mmh. Il y, a, il y a pas mal de, de, de liens comme ça, de, de communication. Mais en l'occurrence, celui-là, non. C'est juste pour leur piquer leur nourriture. On euh... parle du <rire> Drongo. On parle pas de... Pâte, euh... On parle du Drongo. <rire> Exactement. Mais euh, le, le drongo a aussi une autre raison derrière, c'est que de temps en temps pour, euh, pour mettre en confiance euh, les suricates à côté desquels il, euh, il niche ou à côté desquels il se perche, il va euh, effectivement imiter le cri d'alerte pour prévenir d'un vrai danger. Et puis de temps en temps, bah, il va imiter le cri d'alerte juste parce qu'il a un petit creux. Voilà. <rire> donc, euh, donc oui, ça lui arrive de, de faire des, des farces comme ça, et, de, et juste de leur, de leur piquer, leur, euh, leur manger. Mais Ce petit imitateur euh, se fait lui-même imiter par euh, un autre oiseau qui s'appelle le coucou euh, africain. Alors, euh, en anglais, c'est African Coucou, mais alors en français, je crois que... Oui, c'est ça, c'est coucou africain aussi. Je aller fait juste au cas où. Et le coucou africain, lui, il a l'habitude de pondre ses œufs, comme n'importe quelle espèce de coucou, dans les nids d'autres oiseaux. Et pour cela, il a besoin d'imiter les couleurs des œufs de ces oiseaux. Sinon, évidemment, ce qui se passe, c'est que l'oiseau qui se fait parasiter par le coucou va tout de suite repérer qu'il y a un œuf qui ne fait pas partie de sa nichée, et donc il va le virer du nid. Donc pour le coucou, ce n'est pas très intéressant, donc il va lui-même essayer d'imiter euh, les couleurs, les patterns, enfin bref, tout la forme de l'œuf en lui-même, pour qu'il se fasse passer pour un œuf de cette espèce-là, que le coucou donc puisse éclore vire le reste des œufs du nid et se fasse nourrir tranquillement par les parents qu'il parasite. C'est un cas de parasitisme. Hein, le coucou, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, il euh, y a une petite étude qui est sortie récemment, qui est sortie sur les œufs de coucou africain et sur les œufs de drongo brillant. Alors, qu'est-ce qui se passe En gros, le coucou africain, pour parasiter le drongo, donc il faut qu'il adapte ses œufs à la coloration des œufs du drongo. Sauf que le drongo, c'est une espèce qui est très très répartie sur le territoire africain, il y a des populations un peu partout, et du coup, dans ces populations, il y a des variations de coloration dans les œufs qui sont pondus. Et il n'y a pas seulement des variations de coloration, les scientifiques, quand ils ont étudié les œufs des femelles drongo, ils se sont rendus compte que chaque femelle avait un pattern un peu différent, qui était une sorte de signature, en quelque sorte, qu'elle mettait sur ses œufs en les pondant, sa signature, donc qui ne change pas au cours de la vie de l'animal, c'est la même qui, qui reste toute sa vie, et qui lui permettait donc de reconnaître ses œufs à coup sûr. Alors, <rire> c'est quand même assez incroyable. Ah, incroyable. Euh, et ils ont fait donc euh, deux expériences. La première... Euh, pour essayer d'abord de, de, de voir euh, ils ont étudié une population particulière donc de drongo brillant et de, de nids de drongo brillant la première, donc, ils ont regardé euh, quels étaient les œufs euh, de coucou africain dans la région comparés aux œufs de drongo brillant que, quelles étaient les, les colorations spéciales s'il y avait vraiment des, des morphes un peu différents, enfin bref tout ça et ils ont trouvé d'une qu'il était très difficile pour eux d'arriver à différencier parfois l'œuf de drongo et l'œuf de coucou parce que vraiment, ils sont très très doués hein, pour, pour ce genre de choses. Euh, mais du coup, c'est grâce à cette première expérience qu'ils ont réussi à déterminer que les femelles longo pondaient toujours chacune le même œuf, mais qu'ils étaient tous différents en fonction de la femelle qu'ils pondaient, et donc il y avait une sorte de signature dessus qu'elle était capable de reconnaître. Et dans la deuxième expérience... C'est l'expérience où ils ont testé cette reconnaissance avec les femelles Drongo en prenant des œufs, cette fois-ci de Drongo mais de Drongo qui n'étaient pas de la même population, qui n'étaient pas issus de la même femelle, et qu'ils ont mis dans les, dans les nids de femelles différentes. Et là, quasiment à chaque fois, les femelles ne se sont jamais trompées et ont tout à fait su reconnaître l'œuf qui n'était pas le leur et l'ont viré du nid. Donc on est vraiment sur un cas de « je suis capable de savoir quel est mon œuf, je suis capable de les reconnaître et je peux tout à fait empêcher cette histoire de parasitisme avec le coucou africain. Et ça va tellement loin que sur cette population en particulier, ils se sont rendus compte que dans plus de 90% des cas, les femelles drongos sont tout à fait capables d'identifier leurs œufs et de virer les oeufs de coucou. Et je trouve quand même que la proportion est assez incroyable. Alors, ah, incroyable. la dernière question qui sort de cet article, c'est évidemment, euh, sachant que les femelles drongos elles arrivent à identifier, en tout cas celles-là, arrivent à identifier jusqu'à plus de 90% leurs œufs, et donc arrivent à virer les œufs de coucou, quasiment à coup sûr de leur nid, euh, ben, comment ils font pour survivre les coucous africains Parce qu'ils se font virer, mais quasiment à chaque fois. Si jamais on prend ces pourcentages-là, euh, dans la vie d'un coucou africain femelle, ça veut dire que elle pourra à peine réussir à pondre deux œufs, qui, qui vont réussir donc à à survivre en fait. Le reste de ses œufs va se faire dégager. Donc ils se sont dit est-ce que cette population-là de de drongo brillant est-ce qu'elle serait pas extrêmement plus spécialisée que les autres au final Parce que bon, les coucous africains c'est des oiseaux qui sont très répandus en Afrique, qui sont qui sont bien adaptés un peu à plein de milieux. Ils parasitent pas seulement le drongo d'ailleurs, ils parasitent d'autres espèces aussi. Et, et, et du coup, euh, la, la question se pose comment font les coucous pour finalement survivre, <rire> sachant que les drongos sont quand même capables de détecter leurs œufs quasiment à coup sûr Donc, euh, je pense que dans les prochaines études qui vont sortir, ils vont essayer de, de s'intéresser à ce phénomène-là, voir un peu comment ça fonctionne, et, euh, et peut-être euh, se, se rendre compte que peut-être que cette population de drongos est particulièrement efficace à la reconnaissance des œufs euh, parce qu'ils ont été peut-être soumis à une pression. Euh, très très forte de la part du coucou pendant une certaine période où là euh, quasiment euh, toute la population peut-être s'était fait éradiquer par des euh, du parasitisme dû au coucou enfin bref ils savent pas trop donc ils vont ils vont creuser un peu plus là dedans mais voilà je trouvais l'étude quand même super intéressante donc ça fait un peu euh, c'est un peu l'arroseur arrosé quoi c'est le drongo qui est capable d'imiter les cris des autres espèces qui se fait lui-même imiter au niveau de ses œufs par le coucou africain donc, ça <rire> j'ai trouvé ça plutôt sympathique Voilà, impressionnant, voilà. impressionnant. Euh, on, on peut en savoir plus sur ces motifs différents. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu ont trouvé C'est quoi comme motif euh, que, Alors que les, les motifs c'est plus c'est des points. Enfin euh, je ne sais pas si vous voyez un neuf habituellement. Donc les œufs de drongo ça va être dans les colorations blanches jusqu'à brun et euh, chaque œuf va avoir des petites taches euh, dessus qui sont dans les tons bruns qui peuvent être plus ou moins foncés et les patterns donc sont différents selon selon les femelles donc vous pouvez avoir des œufs à la fois qui sont très clairs pour certaines femelles avec juste quelques petites taches brunes très très claires et par ci, ci et là et puis pour d'autres femelles ça va être des œufs qui euh, vont avoir un contraste beaucoup plus prononcé ou alors qui vont être très foncés avec quasiment pas de taches enfin bref euh, donc c'est ça euh, les différentes signatures euh, sur les œufs il y a un point commun avec ces Les 10% de femelles qui, qui ne reconnaissent pas euh, les œufs de coucou Ou euh, où il n'y a rien de... Ils n'ont ils ont non. pas trouvé de vraiment de, de relation entre le pattern en lui-même et le fait que la femelle ne reconnaisse pas son œuf ou quoi. Elles sont, okay. elles sont généralement très très douées pour reconnaître les œufs. Le problème avec les coucous par contre c'est que eux ils peuvent pas être aussi spécifiques que la femelle Drongo, parce que la femelle Drongo est vraiment très spécifique et que ça nichée avec ses œufs c'est quasiment toujours le même pattern. Le coucou lui il va pondre un œuf euh, dans plusieurs nids. Donc en fait il peut pas lui-même euh, avoir un, un mmh. pattern très très différent, ça va toujours être plus ou moins le même pour lui. Donc s'il tombe sur un nid où les œufs sont pas trop différents, ça va passer. S'il tombe sur un nid où les œufs n'ont pas exactement le même pattern, là par contre ça va moins bien passer. Donc c'est plus ça imagine-toi euh... Imagine les coucous changent de fusil d'épaule et se mettent à observer un seul nid, à regarder comment sont faits les œufs et à <rire> spécifiquement essayer de pondre dans ce nid. Ouais, je sais pas. C'est incroyable. <rire> ça pourrait être Tout intéressant. Possible, ça pourrait être intéressant mais Tout du coup ça veut dire aussi la mort quasiment de cette euh, femelle Enfin, Du coup, elle ne se reproduirait plus parce qu'ils vont réussir juste à à, à parasiter oui. ce pattern-là, donc il n'y aura pas de repro derrière, donc il n'y aura pas dissémination, de la coloration similaire, enfin, ce serait embêtant. Je pense que ça ne marcherait pas. <rire> Pourquoi pas On, on, on l'explique quand même pour les, les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas connaisseurs et connaisseuses, euh, parasiter, parasiter un nid, c'est aussi demandeur en énergie que de s'occuper de son propre nid. Oui, oui, ça, ça demande déjà de l'énergie pour pondre l'œuf parce que là, on n'en pond pas seulement un ou deux, on va en pondre pas mal dans pas mal de nids différents. Et puis, ça, ça demande aussi parfois au coucou de virer un œuf ou deux aussi, donc il va, il va faire un petit peu de boulot pour virer tout ça. Euh, donc, ça nécessite de la part de la femelle, en fait, beaucoup plus d'énergie pour produire plus d'œufs. Déjà. Donc c'est déjà un peu plus compliqué de, de sa part elle. Mais bon, après, euh, c'est une stratégie de reproduction comme une autre, c'est différent. Absolument. Eh bien, c'est sur cette stratégie de reproduction différente que nous allons nous quitter, ma chère Sophie. Un très très grand merci à toi euh, d'avoir participé à ce nouvel épisode du courrier de la Sterne. Euh, on rappelle qu'on te retrouve sur Entract Science euh, et peut-être peut en live bientôt, qui sait. Euh, oui. <rire> sur Twitch du coup. Euh, nous de notre côté pour euh, le courrier de la stern et bien vous nous retrouvez évidemment euh, sur euh, Spotify sur Deezer sur Youtube sur les diverses euh, plateformes d'écoute de streaming mais aussi de visionnage vidéo à savoir Youtube et vous nous retrouvez bien évidemment euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour ne pas manquer les euh, prochaines diffusions et on vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine salut à tous salut à toutes salut mm <laughs>